Tous ces, ces groupes-là ont fait les beaux jours des bals, des, des bals de noces. Le, un bal, c'était pas rien. Je, dis, je vais dire un mot rapidement. Pour un musicien qui a fait ses ce, ce, bases dans un bal de noces, c'était pas rien un bal de noces. Hein. Un bal un de société, en nombre d'heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les bals duraient très longtemps à l'époque. Ça a démarré vers 9h, vers 21h, et jusqu'à 1h30, 2h, selon les endroits.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 intéressante qui a été fait par les propriétaires de salles de l'époque que j'ai rencontré à l'occasion de la rédaction de mon bouquin. Euh, pour, un euh, en un peu, pour un propriétaire de salle, le groupe idéal, entre guillemets, c'était le groupe moyen. C'est-à-dire, pas trop, je schématise un peu, mais ce n'est pas, pas tout à fait faux ce que je vais dire. Euh, le, le, le groupe nul...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 Euh, Dan Arbrasse, bon, dans la Bretagne, dans le, le sel. Dan Arbrasse, Marc Perru, qui était le batteur des Jerrys, qui a accompagné euh, de nombreux chanteurs, et même, il a fini par chez là, même. Il a joué dans beaucoup de groupes de, de pop françaises importants. Marc Perru, qui encore Qui ont fait une carrière nationale importante. Il n'y a pas grand monde, hein. Je crois pas, hein Non. Je... Non, je vois Marc Perru et, euh, et Dan Arbras. Euh, voilà.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 de la Sono à l'époque. Voilà.